La première, podcast. La première, 11h midi, le samedi Bientôt à table, avec Sophie Wills Bonjour à tous, samedi 30 juillet Soyez les bienvenus pour cette émission estivale Au programme de la cuisine Des saveurs de saison Et comme chaque semaine, des rencontres inspirantes Bonjour Carlo, Bonjour Sophie. en forme aujourd'hui Comme toujours et C'est la saison de la moule, bah justement, on va déguster ouais. Jusque midi, puisque nous parlerons évidemment De cette star bien de saison La moule de Zélande, de Bouchot Ou d'Espagne, il y en a absolument pour tous les goûts Nous avons aujourd'hui nos spécialistes Spécialistes qui nous accompagneront jusque midi. Jacques Gré, journaliste maison. Bonjour Jacques. Alors vous avez enquêté pour Question à la Une, vous avez mené l'enquête sur la moule de Zélandais de Bouchot. Six semaines d'enquête journalistique sur la route de la moule. Pas mal de choses à en dire et à nous faire découvrir. À vos côtés, Philippe Emmanueli. Bonjour chef toujours chez Crap Club, l'enseigne du moment, auteur de nombreux ouvrages dédiés à cette cuisine de la mer, coquillages et crustacés et fiches chez Marabout, Une moule que vous déclinez vous, de mille et une façon, vous nous donnerez évidemment tous vos conseils. Et puis nous rejoindrons, Carlo depuis la France, le président de l'AOP Moule de Bouchot, Eric Hautebert. Il sera en mer, j'espère qu'on aura la communication mais en tout cas, il nous fera découvrir ce vrai bon produit voilà, à la VHF. terroir. Voilà, on ira aussi se balader euh, du côté de l'Ardenne, l'Ardenne bucolique à travers quelques jolies tables. C'est des guides Goémio qui s'y collera. Aujourd'hui, vos questions, vos réactions, évidemment, sont évidemment les bienvenues sur le site lapremière.be ou via notre page Facebook La Première. Bientôt à table, les amis, jusqu'à midi. Rien que du très, très bon. Bientôt à table sur La Première. Au oh de la Moule, Carlo, vive oh, la Moule. <rire> si vous le dites, Mytilus Edulis ou Mytilus oh, Gallo ah. Provincialiste. C'est pas la moule des villes par opposition à la moule de province, mais bien les deux variétés européennes, à savoir celle du Nord, l'édulis, mmh. et celle de la Méditerranée, qu'elle n'est pas tout à fait pareille, la oui. provincialiste que c'est joli quand même comme nom. Voilà, un coquillage bivalve qui nous rend presque fous dès que c'est la saison de la moule de Zélande, parce que ce plat de terroir emblématique, sublimé par les frites, Sophie, <rire> ce plat de terroir belge, le plat est belge, mais le produit pas tout à fait, hein Les Pays-Bas, c'est pas si loin, mais c'est quand même pas chez nous. Bon ben, comment parler de la moule dans ce pays où elle a à la rigueur parqué, mais elle est toujours frite ah bah oui. Même le regretté Alain Bachung l'a dit, à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules Oh Gabi, oh Gabi Or C'était le moment poétique Ben oui, or, c'est pas de moi hein Or, et je parle sous contrôle de Philippe Emmanueli. la moule est simple et exige le respect. Regarde un simple exemple, les moules marinières avec, comme on dit en belge, la verdure à moules. Contrairement aux dernières que j'ai mangées au Crotois dans un temple de la Branchitude, Bobo, Écolo, locavore Bruxellois, Exilé, contrairement à ce jour-là où le chef était un peu pressé, il faut couper les légumes avec minutie, amour et passion, afin que quand tu as mangé la première couche de moule, ta cuillère peut plonger et tu peux slurper verdure et jus goulûment. D'ailleurs, moules marinières, il y a un S à marinière ou pas Bah... Oui, hein. Bah ça s'accorde. Mar... Non, non, moi je me mettrais pas. Ah, c'est les moules à la, à la marinière. Il y a ouais. à peu près, sur internet, ah, c'est 50-50. Ouais. Voilà. Et si le salut de la moule ne passait pas par la frite D'ailleurs, si tu veux comprendre... La version moule frites vraiment revisitée. Tu vas chez Karen Torosian à la Brasserie Beaux-Arts. C'est fermé pendant l'été, mais vous iriez en septembre. Parce que là, il y a vraiment... revisité pour une fois, ça vaut la peine. Ce n'est pas toujours le cas. Alors cette moule en tempura, pourquoi pas mm -hmm. À la Gallega, comme en Espagne, les merillones avec ouais. une sauce ail poivron, pourquoi pas Comme en Grèce, sa ganaki, avec de la feta et de la tomate. Eh bien oui, ah, j'ai si, jamais goûté. c'est très très vrai. bon. Bref, vive la moule, et pas toujours, avec des frites. <rire> Petite réaction de Philippe Emmanueli, notre chef du jour Oui, bon, la moule, c'est un sujet inépuisable, évidemment. Ouais. Les recettes, il y en a euh, toute une panoplie euh, assez incroyable. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des, des grandes différences gustatives entre la moule méditerranéenne et celle ouais, du Nord Oui, il y a d'abord une différence ouais. euh, gustative. Bon, la méditerranéenne, je la mets un petit peu à part. qu'elle ouais. est euh, un, peu, un peu particulière, mais parlons surtout de, de la moule de la mer du Nord ouais. et euh, de la moule de Bouchot. D'ailleurs, sont tous les deux des moules de Bouchot, on y re reviendra oui. peut-être... Elles sont, elles sont toutes les deux, par... enfin c'est la même moule, euh, oui. que ce soit en Zélande ou la moule de Bouchot, c'est le même animal, mais il est... Il, tout à fait, il avec final, à, avec un mode de conduite ouais, en voilà. Bouchot, mais euh, qui a euh, au final, une euh, d'un point de vue organoleptique, c'est tout à fait différent. Et aussi au niveau ouais. de la taille, ce qui est important Bien pour... Pour les propositions de recettes. Alors, Jagré, vous êtes journaliste RTBF, vous avez enquêté pour question à la Une. C'est un reportage qui n'est pas récent, mais qui est très, très intéressant. Vous avez été voir la temple de la moule de Zélande, Hierzeke. Oui, Hierzeke vous êtes allé ouais. voir aussi euh, les, les secrets de la moule de Bouchot. Je vous propose d'en parler juste après Junior, à la plage. Bientôt à table Soyons gourmands sous le soleil Vous écoutez bientôt à table l'émission dédiée à la star de saison la moule de Bouchot de Zélande. Il y a mille et une façons de les décliner. On en parle aujourd'hui avec le journaliste Jacques Gré qui a enquêté sur cette moule. Moule de Zélande tout d'abord, incontournable chez le Belge. C'est la plus consommée chez nous, oui oui, oui, oui, oui, exactement. Oui. Ouais, 60% d'exportation de, ouais. vers la Belgique pour cette Zélande Deux tiers environ, même ouais. plus parfois. On cite parfois le chiffre de 80% de, des moules de Zélande qui sont consommées en, en Belgique. Alors ces moules de Zélande, Pourquoi est-ce qu'on les appelle de Zélandes Elles sont élevées uniquement en Zélande ou... Non, en va... fait, elles sont pêchées beaucoup plus loin, beaucoup ouais. plus au nord, dans ce qu'on appelle la Waddenzee. Donc ouais. c'est la mer qui est au nord des Pays-Bas, mais ça peut remonter quasi jusqu'au Danemark. Donc mm -hmm. ils vont les pêcher là-bas. Mais alors la plaque tournante, effectivement, de la moule de Zélande, c'est Ierseke. C'est un petit port de Zélande, ouais. pas très loin de Bruxelles, à 100 km. Et donc c'est là qu'arrivent les bateaux et c'est là qu'il y a tout un cérémonial, on va dire, d'échantillonnage de la moule. Donc les bateaux arrivent entiers, on prélève un petit. Dans, dans ces bateaux qui est ouais. scellé, donc c'est un seau qui fait environ un kilo, et c'est sur base de cet échantillon qu'on va déterminer le prix et que vont se passer les enchères à la criée, donc à ce que... Vous êtes allé sur place Oui, moi je ne suis pas allé au moment de l'événement ouais. médiatique, parce qu'à ouais. l'ouverture, effectivement, il y a une grande opération où mmh. ils invitent tous les médias, on est allé, on est allé après, mais c'est est un balai incessant de, de bateaux qui, qui arrivent, et donc sur base de ce petit seau dont, dont je parlais, il va mmh. y avoir des enchères, et les principaux négociants, il y en a 7 ou 8, il n'y en a pas ouais. tellement, donc c'est des grosses entreprises qui ont pignon sur rue là -bas, Euh, les principaux négociants vont donc se livrer à des enchères pour acheter le bateau entier. Ah oui, carrément. Donc en fait, ils achètent un bateau. Ouais. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'une ah, fois que les enchères sont terminées, le bateau est acheté, par exemple par euh, Prince and Ingemans, pour ne pas citer... Bien, connu, euh, voilà, bien voilà. Sûr, ouais, ouais. Et le bateau repart. Il va remettre toute la, sa cargaison dans des espèces de, de parcs qui sont délimités avec des, des bâtons dans mmh. la mer. Et ça, ça se passe donc au large d'Irseke, donc pas très loin. Et donc là, c'est un peu le, le stock des, des négociants. Et donc, chaque négociant va aller rechercher par plus petits bateaux alors, euh, en fonction de ses besoins, les moules dans ces parcs pour les amener dans les usines où là, ils, ils, elles sont traitées, nettoyées, euh, calibrées et emballées pour, euh, pour partir vers, vers la Belgique essentiellement. Alors dans ce reportage, question à, une, à la une, que l'on peut voir d'ailleurs sur le site ovio.be, vous, vous évoquez le prix de cette moule qui peut passer de 13 euros du kilo à 28 euros du kilo. On explique ces, ces différences de prix euh... Alors, Comment, essentiellement euh... et ça c'est essentiellement ici que ça se passe en tout cas ce qu'on ouais. dont on a eu la pression les restaurateurs vous disent que bon ils ont beaucoup de charges et donc ils peuvent pas faire moins cher mais ce qui est intéressant c'est que j'ai pris j'ai demandé les, les derniers chiffres de la saison dernière donc Le prix moyen à la criée, la saison dernière, c'était 1 euro le kilo. Oui. Donc ça, c'est oui. 1 Parce euro. Que 13 ou 28, ça oh. me paraît très élevé. Un plat de moule, c'est 20 euros à la carte. Oui, c'est euh, ça. Oui, ça. Oui. Ah ouais. Mais donc, donc 13, vous parliez à table de oui, oui, tout prix. Fait. Ah ok, ah, oui, voilà, oui, c'était pas clair pour moi. Donc, à la, la criée c'est 1 euro le kilo. Okay. Mais il y a deux ans, quand j'ai fait le reportage, c'était 2 euros le kilo à la ah ouais. criée, donc c'était le double. On n'a pas vu ici, il me semble, la saison dernière, les prix diminuer de moitié. Donc après, il y a plusieurs intermédiaires. Donc il y a le pêcheur qui vient à la criée, il ouais. y a les négociants dont on a parlé, après, il y a les grossistes, mmh. et puis il y a forcément les restaurateurs qui doivent aussi. On euh... va s'adresser à notre restaurateur, vous, vous gagnez bien votre vie sur un plat de moules donc si je comprends bien Mais vous faites pas de moules oui, non, ça dépend de moules, des années aussi bon, chez euh... nous c'est pas un plat qu'on vend, qu vend très très cher ouais. on est plutôt autour euh, des 14 euros parce que euh, la moule ça coûte pas très cher oui, on ne sert pas le, le kilo de moule ouais. euh, on ne sert pas, pas le, ki le, genre le kilo aussi sur les, euh, bon, si on fait de la Zélande on va, parce que le, le rendement est moins important si on fait de la Bouchot pour ouais. manger ouais. un kilo de Bouchot ah oui non on n'en sort jamais de kilo de Bouchot et c'est vrai qu'il y a une habitude je crois que le consommateur ici en Belgique est habitué à payer environ 20 euros et il ne se pose pas trop de questions Surtout, même si ça part à 1 euro de que après, en tant que restaurateur, quand tu l'achètes, c'est déjà à 5-6. Oui, et bien euh, entendu. Et après, si tu fais x3 sur 5-6, ça fait déjà 18 euros. Tu ajoutes ouais. un peu de verdure à mouler les frites et on est à 20. Hein. Évidemment. Voilà. D'ailleurs, dans, dans, dans ce reportage, le titre, le sous-titre, c'est « La moule, produit de luxe ?» Point d'interrogation. Un, ah, ouais, oui, un peu, quand même. oui, à, Ça commence à chiffrer. Votre réaction, euh, Philippe et Emmanuel, vous êtes spécialiste évidemment des produits de la mer sur cette moule de Zélande. Qu'est-ce qu'on peut en penser au niveau de sa qualité, de son goût Parce que C'est quand même bien iodé, cette moule. Oui, mais c'est une moule qui fait l'objet de beaucoup de soins. Oui Pour les raisons, euh, voilà, ça peut être euh, cette raison de, de prix, euh, d'un point de vue économique. Euh, C'est une moule qui est euh, calibrée, donc on peut choisir son calibre et adapter ses recettes en fonction du calibre. Quels sont les calibres les plus intéressants au niveau la productif. jumbo ouais. ou la, même la golden si on veut aller donc des moules qui sont euh, beaucoup plus plus grosses, ouais. très très charnues. Et donc on peut euh, qu'on peut préparer euh, hors de la coquille aussi, ce qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de coquilles. On dans la moule évidemment de des recettes, oui évidemment. Mais le ratio ouais. cher coquille est moins bon que dans la bouchot oui. mais bon dans bon. la bouchot euh, quand t'as vraiment on en parlait t'as vraiment un, un, un, parce qu'ils parlent de litres à bouchot pour les tu euh, t'as un litre de moule devant toi euh, je veux dire il faut, il faut une heure et quart pour, pour aller les chercher Alors, on mange beaucoup de chair mais ça prend du temps Est-ce qu'il y a une, une, une phase d'affinage de ces moules euh, dans l'esco Je pense, hein, je crois que c'est oui. ce qui s'est euh, labellisé. Donc mmh. Pour avoir droit à l'appellation oui. moule ah, de voilà. Zélande, elle doit avoir fait euh, un stage euh, dans l'eau. Oui. Euh, Et donc les marées, j'imagine, ont une influence évidemment. D'ailleurs, y oui. ce pas protégé en fait, il ouais, n'y a, y a, y a pas une appellation protégée. C'est une fait. appellation un commerciale. Mais celles qui sont, sauf erreur de ma part, celles qui passent par Irzeke, elles sont toutes affinées. D'ailleurs, il n'y a pas de sable. Dans les, dans les mmh. moules, elles sont très, elles sont très propres. C'est ça aussi qui les rend, euh, qui les rend vraiment euh, agréables, c'est que c'est facile à rincer, c'est vite lavé, c'est vite cuit et, et finalement c'est quand même... Assez... Là, on prend beaucoup moins de temps à, à laver et à nettoyer un kilo de moule par exemple, il n'y a pas de, de mmh. balane dessus mmh très très peu, ou le byssus est, est déjà souvent parti. en ouais. partie. C'est ça, donc... Et on, on, y on... pas les filaments, là Oui, c'est ça, donc oui. pour les laver, on n'a pas besoin, par exemple, de les faire dégorger comme un coquillage. Non, non du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, ce que nous avons, nous avons, euh, notre réalisateur vient de me l'annoncer, nous avons par téléphone euh, Eric Hodbert depuis la France, il est le président du comité AOP de la moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Bonjour Eric, bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps, parce que je sais que vous êtes en partance vers, euh, vers une, une pêche, là, dans, dans quelques minutes. Alors, évidemment, oui, oui. on vient de parler de, de la moule de Zélande à l'instant. Vous la connaissez bien, cette moule de Zélande Et qu'est-ce que vous en pensez ah d'abord Non, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, parce ah. que là, évidemment, son, son existence. Ah ouais. C'est une moule qui est consommée euh, dans nord de la France, particulièrement, et en, en Belgique, forcément. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, vous êtes le président de, de l'AOP des moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Euh, D'emblée, j'ai envie de vous demander, le, le bouchot, c'est quoi exactement, euh, Eric Alors, un bouchot, c'est une ligne de pieux de, de 100 mètres. En fait, les pieux sont, sont piqués... Hein, euh... Forcément verticalement. Hein. Ce sont des pieux qui dépassent du sol environ entre 2 et 3 mètres. Ce sont des puits en bois en fait. Des puits en bois, exactement. Voilà. Oui, oui. D'accord. Alors ouais. la, la moule de bouchot, elle est cultivée sur toute la façade ouest de la France, mer du Nord, Bretagne Nord, Sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Arcachon, Exactement, ça oui. Il ouais, Mais... y, y a différents centres. Hein. Ça représente une, une production annuelle d'environ 50 000 tonnes. Pour la baie du Mont-Saint-Michel, on est autour de, de 10 000 tonnes de, de moyenne. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette moule de bouchot de la baie du mont Saint-Michel, qui elle, jouit d'une du, en fait, euh, elle, elle est élevée sur, un, sur ce qu'on appelle euh, l'Estrand, donc c'est la zone euh, découvrante. Il faut savoir qu'en Baie du Mont-Saint-Michel, on, euh, on est soumis aux plus grandes marées euh, d'Europe, donc effectivement, une zone découvrante qui, qui est assez gigantesque, ce qui euh, nous a donné l'opportunité dans les années 50 de nous implanter euh, sur un, un, un espace tout à fait euh, pertinent. Et donc, la moule de bouchot, elle sort la tête de l'eau euh, deux fois par jour, c'est bien ça Et c'est ça qui lui fait sa souffrance. Voilà, exactement. Alors, oui. en, en période de marée, hein, il faut que oui. le coefficient de marée soit suffisant. Ah, sinon, elle sort pas. Il y a une pas. alternance oui. Oui. Euh, qui se fait à peu près, c'est une semaine sur deux, environ, à peu près. Donc effectivement, euh... elles sont, elles sont euh, exondées, et euh, effectivement, toutes, et les, ça. toutes les six heures, il y a le cycle des marées. Hein, qui, et, et ça, ça, ça cool. agit sur le goût Ça, ça agit sur la sur la sur le oui, ou sur effectivement. Le... Bah, ouais. Ça agit déjà sur la, la tenue à l'étale, qui est relativement ouais. exceptionnelle, hein, parce que c'est des coquillages qui sont habitués, effectivement, à, à être à l'air libre. Donc, on a une tenue à, à l'étale qui, qui est bien meilleure qu'une moule qui va passer en fait, son existence euh, Dans immergée euh, constamment. Donc, sur, sur filière ou bien des moules de pêche. Et est-ce que c'est ça qui explique que les moules de bouchot restent petites C'est vrai que la taille par rapport à une, une moule euh, de Zélande... Ouais. Par rapport à une jeune boue, effectivement, on n'atteint jamais cette taille. Hein. De même que la, la galop provincialiste qui est élevée euh, traditionnellement euh, en Espagne. C'est vrai qu'ils ont ils ont des calibres euh, très importants. Bien sûr. Mais il faut dire que le, le, le remplissage en baie du Mont-Saint-Michel est généralement exceptionnel. C'est ce que Philippe Manulie venait de nous dire. Euh, les gastronomes disent souvent que la moule de Bouchot c'est l'une des plus intéressantes en cuisine. Est-ce que vous confirmez ah, je... <rire> <rire> Évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Euh, particulièrement. Quelles -ce -ce sont ces particularités Euh, organoleptique de cette moule Qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, en bouche C'est très très spécifique. Au niveau de l'AOP Belle-du-Mont-Saint-Michel, on a euh, une saveur très fondante mmh. et euh, avec une, une petite note euh, sucrée. Pas mal. Et là, je voulais vous demander, parce que vous allez partir dans quelques minutes en mer, comment ça se passe une pêche en mer de, de la moule de bouchot Ça dure combien de temps euh, Comment on ça pas se loin. passe Bien, on, est, on est équipé en Belle-du-Mont-Saint-Michel de, de bateaux amphibies. Donc, mmh. des bateaux euh, sur, sur roue qui nous permettent de, de, de nous mouvoir, de nous déplacer sur l'estran. Donc, aussi bien, effectivement, sur le, la terre ferme que sur l'eau. Donc, ce sont des bateaux qui ont, euh, effectivement, deux modes de propulsion, roue et, euh, et turbine. Oui. Et c'est une pêche quotidienne de plusieurs heures Comment ça se passe Alors, ce sont des pêches où nous sommes, effectivement, à nouveau tributaires des marées. Donc, on a accès, en fait, à, à nos concessions. Donc, les pieux, on va dire, découvrent. Euh, environ environ une semaine sur deux. Et vous Donc, récoltez ça, ça se passe très simplement, en fait. Hein. On se rend sur le concession, et nos bateaux sont équipés aujourd'hui mécaniquement. cest vrai qu'à une époque, ça se faisait, c'était entièrement manuel. Et aujourd'hui, on est équipé de ce qu'on appelle, nous, des, des pêcheuses. Mm -hmm. Donc, ce sont des espèces de, de cylindres hein, qui sont équipés de portes dans la partie basse. Hein. Et ce cylindre, en fait, va coulisser le long du pieu de, de Bouchot. Les portes vont se refermer euh, dans la partie basse du pieu. Et euh, on va, effectivement les moules du pieu. Euh... C'est la machine à vendanger version moule. Exactement. <rire> voilà, c'est un petit peu ça, j'imagine. Et, et, et vous récoltez combien de moules euh, lors de chaque sortie euh, de pêche Alors, les, les rendements sont assez variables. Mais on peut dire qu'en Baie-du-Mont-Saint-Michel, on a un rendement moyen par pieu d'environ, euh, ah, je dirais 50 à 60 kilos, en, en moyenne. Par saison. Ça peut être un petit mais en moyenne, ça fait ça. D'accord. Jacques Gré, ah. notre journaliste maison, vous êtes allé dans, oui, en oui, France, oui. découvrir cette moule de bouchot. C'était au Mont-Saint-Michel oui, ou pas Oui, dans la baie du Mont-Saint-Michel, Et... sur le bateau de M. Audebert. Ah ben vous, vous êtes des copains alors <rire> Eric on se connaît. On bah voilà. Voilà. <rire> oui Jacques on se connaît. Jacques Gré, journaliste qui était avec vous alors, ben voilà, il fallait nous le dire là, Jacques Gré. Et, et quand vous avez découvert cette pêche, etc., j'imagine que c'est assez exceptionnel. Ah c'est impressionnant, ça. Oui, oui, parce que moi j'imaginais pas du tout que ça se passait comme ça, ah donc euh, effectivement vous avez des grands bras articulés qui vont arracher les, les moules des pieux, et donc c'est assez impressionnant, ça bouge ouais. beaucoup. Oui Et puis, euh, il y a toujours le, le timing aussi, euh, par rapport à la marée, qu'il faut, qu faut observer. C'est ouais. une ouais, c un belle la, expérience. La course contre la montre. Ouais, ouais. Les jours. Bon, bah, en <rire> tout cas, je sais que la course contre la montre va, va commencer pour vous, Eric Oudebert. Donc, on va vous laisser euh, partir à la pêche, quel bonheur. Moule, <rire> à la pêche au la moule. Pêche au moule. Pêche au moule. Voilà. On vous souhaite en tout cas une très, très belle journée. Euh, Ramenez-nous de, de belles productions, on adore ça. Merci beaucoup, Eric. à merci. tout bientôt. Belle journée à vous. À vous. Voilà, la moule de Bouchot versus la moule de Zélande. Un combat égal ou pas égal, Philippe Emmanueli Pour les gastronomes voilà, sur, et les gourmands. Sur le terrain sommes. belge, tout à fait équitable, évidemment. Ouais. C'est vrai qu'en France... On goûte quasiment pas la, la moule de Zélande. On est euh... Alors, sauf dans le Nord, à Lille, la braderie de Lille, on a, on a que de la moule de Zélande là. Ouais. C'est la Belgique. <rire> mais Philippe, je sais pas ce que ce que en penses, mais moi je trouve avec les frites c'est la Zélande. Mais ouais, dès trouve... qu'on sort de la frite, dès, dès qu'on sort du moule frite, c'est pas mauvais un moule frite avec la bouchot. C'est juste que les frites refroidissent pendant que tu te bats avec les bouchots. Oui, c'est ça. Mais euh, mais sinon pour toutes les préparations, euh, dès qu'on décoquille un petit peu. Je trouve que la bouchon. Euh, je sais pas ce que tu penses. Mais même la Zélande, oui, moi, en penses. Y les... dans, le, dans leur En oui. fait, j'ai goûté des moules en Zélande et il a avec du pain complet. Et c est, c est de manière parfait. tout à fait différente. Oui. Oui, oui. Je trouve que les frites gâchent un peu, finalement. Le plaisir, de la moule. le plaisir des, des moules. Oh, on fait pareil, au lieu de saucer, on écrase les frites oui, au fond voilà. de, oui. de l'assiette. Et... Ah ouais, c'est ouais. pas, oui. pas mal aussi. <rire> voilà. Alors, les moules parquet, on peut en parler La moule crue, oui, hein, oui, bien donc... sûr, parce que la, par exemple, la moule parquet avec la bouchot, ça ne marche pas du tout. Ah Alors bon Oui, ça ne marche pas, C'est pas très bon. Bah, vous avez dû me le dire, j'en ai goûté hier. <rire> C'était pourtant bon. non, mais En tout cas, c'est incomparable ouais. par rapport à la moule de Zélande qui se prête très très bien à la comparaison avec la petite sauce à la moutarde. Ah ben justement, donc à côté, on ouvre la fameuse moule. Oui. Elle on... reste crue, bien entendu. Oui, Et... on coupe le, le muscle bien adducteur, sûr. mais on ouais. la laisse attacher par le bout pointu de la coquille. D'accord. Et donc, elle peut se détacher, on la tient par la coquille, on la trempe dans le, la petite sauce moutardée. Oui, vous Et faites voilà. quoi, donc moutarde Une vinaigrette à la moutarde. Tout simplement. Oui. Ah, c'est bon, bon ça. Parquet, Et ouais, on boirait quoi délicieux. avec ça un bon petit verre de vin que vous venez ouais, de vous apporter, que vous nous apporter là C'est quoi là, Philippe Emmanueli ah, Là, mais c'est on reste ah, c'est aussi quoi. couleur locale. On est en ouais Côte de à là château de Biul. Ah j'adore. Euh... Du belge. Oui. Mais qu'est-ce qui un... marche bien en général avec la, la moule en, en vin du vin blanc oh, Des vins qui claquent avec une acidité ouais. assez franche. Pas des vins très complexes. Mmh. Bon et puis ben. on a un cépage interspécifique, le, oui, le Bronner, Bronner c'est ça ouais. C'est pour ça que c'est si bien. Bon ben oui, mais sont Carlo, des... Carlo servez-nous ça. C'est yeah. l'heure de l'apéritif. Des cépages adaptés. Et pour, adaptés. Vous... Ah, et pris, pour vous, les amis, c'est un peu de pub. C'est moins glamour, mais on se retrouve juste après. Retrouvez toutes les informations, adresses et recettes sur notre page Facebook. Bientôt, bientôt à table. À table. Vous écoutez bientôt à table émission dédiée à la moule. Et c'est l'heure de l'apéritif, Carlo. On est en train d'ouvrir une bonne bouteille. Oui. Une bouteille belge du château du domaine de Bioul. Voilà. Euh, on est en blanc ici, vin blanc, à ces pages tel qu'on vient de l'expliquer voilà. avec euh, Philippe emmanueli et Alors un, bah, Moi, je trouve ça très bon. Ça, comme disait Philippe, ça claque bien. Alors, c'est une AOC, euh, compte de sambre et meuse. Alors, ça n'a pas énormément encore... de de sens en Belgique, c'est AOC, parce qu'elle n'a pas énormément d'ancienneté, enfin, c'est bon de le savoir. Mais ce que je trouve plus intéressant, on en parlait à l'instant avec Philippe, c'est que les cépages dits interspécifiques sont en fait des cépages qui sont particulièrement bien Adapté, adaptés à notre climat. Alors sûr. ça fait moins chic que Chardonnay oui, ou Sauvignon ben, faut, sur l'étiquette. Bronner, Réjean, Solaris, personne non. ne sait ce que c'est. Mais en attendant, après, dans notre climat humide euh, où il y a quand même un petit peu moins de soleil qu'en Alsace, par exemple, hein, eh bien ça fonctionne assez bien. Et là, je dois dire que c'est assez réjouissant ce qu'on fait. Voilà. Jacques Gré, journaliste RTBF, est avec nous. Euh, les, vins, les vins belges, vous avez déjà enquêté Non. Ah, mais Il va moi, falloir mais vous y mettre. Y mettre oui. oui. on en on fait en, en fait tout place. cas, déguster, parce que ça, c'est l'heure de l'apéritif. Vous savez bon, qu'en tant qu'invité, bientôt à table, on est obligé oui, <rire> de passer oui. par la case apéro. Philippe Emmanueli, je rappelle que vous êtes notre spécialiste euh, fruits de mer. Vous nous suivrez régulièrement durant toutes ces vacances. Alors, la moule, on en parle évidemment depuis midi. On vient d'avoir euh, Eric Odebert euh, de l'appellation des moules de Bouchot, de la baie du Mont-Saint-Michel. Oui. Donc, on on aura compris là qu'on est vraiment totalement... Mais en Somme, c'est bon aussi. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est la seule, en tout cas, oui. qui jouit d'une AOP, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, la moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, au niveau des vins, on associe plutôt la moule avec des vins Comme vous le disiez, claquant, vin blanc plutôt. Voilà, des vins ouais. qui ne sont pas forcément très complexes, mais qui ont une acidité franche. Ouais. Avec la moule de bouchot, et en, euh, en fonction des préparations, on peut aller sur des vins un petit peu plus puissants, voire des vins un petit peu plus boisés. D'accord. Euh, dès qu'on rajoute des sauces ou de la crème ou des épices. Ouais. Mais par exemple, pour la moule parquet dont on parlait il y a un instant, je verrais une bien. Biaise. Alors, ça, ce serait. Là, une ah non Ah Il faut une gueuse, mais avec non. la moutarde et tout, le vinaigre. Ouais. Côte de sambre Meuse là, ce ouais. serait ouais. parfait. C'est ce ouais, type de vin qui marche. aussi. Mais sinon, la bière, une bonne gueuse, c'est vrai Ça, bon peut lieu, ça va... Ça va Qu'en pense Jacques Gré <rire> <rire> Je serais plutôt vin. Mais... Oui, ouais, c'est ouais, ça. Mais ouais, je ouais. trouve ouais. que le vin de Bioul, il serait... Euh... D'autant que la moule parquée, c'est surtout un plat qu'on... Ouais qu'on mange debout, pas un plat, euh, de, oui, de plein vent. Tapas, euh, quoi. <rire> pour la gueule de bois, ça marche très très bien. <rire> voilà. Mais c'est vrai que là, si, si on a l'occasion de profiter un peu du jardin euh, ces prochains jours, effectivement, une bonne moule parquée, une bonne vinaigrette et la messe est dite. Euh, Philippe Emmanueli, il y a longtemps eu cette croyance que les moules se dégustaient les mois en air. Bon, c'est une croyance oui. ancienne, c'était l'époque où bon, on n'avait pas les, les réfrigérateurs, que, évidemment. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, <rire> Philippe Emmanueli. Non, évidemment. <rire> non, évidemment, mais il y a des choses... Bon... La, la saison démarre en juillet, c'est très contrôlé ouais, pour, la, pour la moule de Zélande, par exemple, pour la moule de Bouchot aussi. Mais ramasser des, des, euh, des moules sauvages mmh. ou euh, ne pas euh, veiller à ce que euh, les coquillages restent toujours au frais, ça peut être assez euh, embêtant. Hein, ouais. la, elle devient très, très rapidement toxique. D'accord. Une préparation dont je voudrais qu'on parle, c'est l'éclade. Oui. Ah, racontez-nous Vous avez déjà goûté ça, Carlo Non, mais on en ah, a déjà génial. parlé Philippe. C'est génial. La, la moule... Euh, on va quand même rappeler. Si vous voulez faire un petit show avec les amis, vous connaissez Jacques l'éclade les clades non, pas du tout. Ah, écoutez, je l'ai essayé, essayé à Bruxelles, ouais. dans, le, dans le jardin du, du Crab Club la semaine passée. Crab Club, qui Là, est, est donc votre, euh, votre restaurant. Ouais. Donc les clades, on prend quoi comme, comme type de moule Normalement, ce sont des moules de bouchot. Ouais, c'est ça. Des plutôt. petites moules. Ouais. Il faut se munir d'une planche. Alors, traditionnellement, ce sont des planches couvertes d'argile, mais ça peut fonctionner okay. sur tout ce qui n'est pas inflammable. Bien sûr, et on expliquera euh, pourquoi. On, on dispose les moules la pointe en haut. D'accord. On les fait tenir les unes sur les autres et on les couvre d'un tapis d'aiguilles de pain sèche. Ouais. Alors, traditionnellement, parce que c'est fait en Charente, <rire> c'est du pain. Euh, tu as trouvé du pain ça atlantique pain. ou du, du pain parasol ouais, si mais on n'a pas peut... ça on peut mais on peut en trouver il euh, y en a euh, dans quelques parcs à Bruxelles on peut... ah ouais. ça, ça forme des tapis c'est assez facile à récolter okay. celles-là je les avais rapportées de Bretagne ouais. Mais, on... mais est-ce qu'on pourrait remplacer ça par un je sais pas des vieilles feuilles ou, <rire> ou pas ça marcherait non, pas ni des vieilles feuilles non ok donc les aiguilles de pain, de pain parce okay. qu'elles s'enflamment très rapidement d'accord elles font une cendre très légère qui s'en va on souffle dessus et la cendre s'échappe et on peut Oui, Les moules à brûle-doue, elles se sont ouvertes wow. par la chaleur. Ça crée un petit foyer intense. C'est génial ça. Moi, j'ai vu un jour une éclade sur une plage. C'était vraiment un J'en ai fait pour le bouquin. Ouais. J'en avais fait une en décollant. C'est à la pointe saint mathieu On avait décollé à la spatule une plaque de moule sur un rocher. Et là, on wow. les avait cuites. La pointe vers le bas parce qu'elles sont accrochées vers ouais. le bas. Et on l'a fait ça sur un rocher avec un tapis d'aiguilles de pain C'est très facile. Et... Le tapis dessus. Ouais. Le tapis dessus. Jacques Ré est très pâle. <rire> ça donne envie, hein, Jacques. Oui, oui. Vous feriez bien une enquête euh, sur le sujet, bien, là voilà, voilà on, va on va tester. Bon, alors, l'éclat, si on a des, des épines de pain, pourquoi pas Ça fait partie, évidemment, d'une vraie tradition, effectivement, du sud-ouest français, effectivement, euh, à découvrir. On va revenir sur un grand classique de la moule, la moule à la marinière, sans S donc. Oui. C'est quoi votre secret, euh, Philippe Il n'y oh, a pas de secret. Peut... L'idée, c'est euh, de rajouter euh, du vin blanc et euh, oignon ou échalotes Oui et beaucoup de persil c'est une c'est une variante de la de la persillade on peut le faire après avec du, du céleri et... ouais. donc quoi l'idée on, on détaille tous nos légumes tout ce oui. qu'on a sous la main on peut mettre des carottes dedans aussi on peut mettre des carottes oui. ouais ok donc on s'y prend comment chef Mais on hache tous les légumes, la moule s'ouvre assez rapidement et cuit assez ouais. rapidement, donc on prépare d'abord les légumes, on les fait revenir dans le vin blanc. Okay. Et une fois que les légumes sont tendres, alors on, on place les moules, on couvre et on les laisse s'ouvrir. Bien, la Bien la chaud de cassero oui. cassero la oui. casserole, une bonne, une bonne inertie thermique. Je me souviens, alors je ne sais plus ce que ça vaut maintenant, mais dans le temps ici, euh, Chaussée de Louvain, en région bruxelloise, près de la RTBF, un endroit qui s'appelle la Bonne Humeur, je répète, ça fait des années que je suis pas allé, et le, leur secret c'était comme ils employaient des casseroles en fonte. Mmh. et eh bien il y avait vraiment un coup de chaleur très très rapide et très immédiat une grosse inertie thermique et ça faisait que les moules arrivaient vraiment bien ouvertes à table, toutes bien ouvertes dans la casserole Carlo, on a reçu une question ce matin concernant une enseigne incontournable lorsque l'on évoque les moules chez Léon oui. vous avez eu l'occasion de tester récemment alors non il faut faire une différence entre les Léons franchisés en France voilà. qui n'ont plus rien à voir avec la maison mère qui est la, la, maison, la maison bruxelloise alors tout, tout, le monde, tout le monde ne connaît pas la rue des Bouchers, alors la rue ouais. des Bouchers Ah oui, franchement, c'est horrible. C'est-à-dire ce que vous allez de rue des dans le centre de Bruxelles, mm -hmm. et vous avez les, ce qu'on appelle en italien les butta les petits qui te rentrent dedans. Venez manger, venez manger. Voilà, venez manger, homard, <rires> les Moules oui. ça. Voilà, c'est horrible. Mais bah il y a deux ou trois maisons qui le font pas. Hein notamment chez Léon. Jamais vous aurez ça chez Léon ni aux Armes de Bruxelles. Ouais. Alors chez Léon, ça reste, il y a des choses, il y a des choses qui sont vraiment bonnes. Les frites sont pas mal et surtout, il y a encore une vraie culture du service. Alors c'est clair que c'est un restaurant énorme mmh. qui doit remplir avec des cartes de ouais. touristes. Si vous allez au vieux Saint-Martin, il y aura jamais de cartes de touristes au Sablon. Hein Mais chez Léon, c'est beaucoup moins cher et franchement. Il y a encore, euh, il y a une petite nostalgie qui fonctionne et ouais. c'est euh, sympathique. C'est sans prétention et euh, si vous devez faire une grande tablée avec des mômes, par exemple, ou euh, avec euh, votre tante d'Amérique, eh bien elle va prendre son pied et puis vous aussi. <rire> voilà. Philippe Emmanueli Non, non, il y a juste ouais euh, parmi tous les métiers qu'offre l'horica, il y en a un qui est quand même incroyable, c'est le test moule. Ça fait rêver. Mais oui, Il y, test y en a un, il y a un test moule chez Léon. C'est y pas vrai. Il y a un type qui teste les moules. Ouais. Eh bien écoute. Quoi, donc il se lève le matin, il teste les moules et puis ben, quoi Il est du matin, il fait le matin, <rire> il fait ça le soir, soir. Bon, bah écoutez, voilà, peut-être pour une nouvelle vocation, Carlo, test moule. Ben, je suis un sujet sur les tests moules. Voilà. Ouais, une question à la une, pourquoi pas Alors, on va essayer de décliner la moule de manière un petit peu plus originale. Euh, Si on veut un petit peu d'exotisme, est-ce qu'on pourrait incorporer, je ne sais pas moi, des, des épices, des oui, herbes, des très, très as, asiatiques par, par exemple, avec, le, avec la bouchon, ouais. ce qui est chouette, comme ça se chipote quand même avec les doigts, ouais. c'est d'avoir une sauce qui colle aux doigts. Ouais. Pour ça, les, les, euh, effectivement, le, le, la coco. Euh, dans les, on peut faire un curry euh, vert de moules, ah, ça fonctionne ouais. très très bien. Des coquilles ou pas Non non, pas des coquilles. Pas des coquilles. Mais, mais donc ça veut dire qu'on va préparer la base avec le lait de coco, préparer les épices, Préparer son curry exemple, et, ouais. voilà, avec la, la crème, la faire réduire un petit peu, qu'elle euh, qu soit assez épaisse, mm -hmm. et on ouvre les moules dans le dans le curry, dans, crème, dans, le, curry. dans le curry. Oui, et donc là c'est très rapide quoi, après, en quelques on minutes. on rajoute plein plein d'herbes. Et... Euh, oui, alors peut-être une question d'emblée, euh, comment savoir si les moules sont fraîches une fois qu'on les a achetées Elles doivent être bien fermées, c'est ça Alors ce elles doivent être fermées. Bon, la moule baille. Donc oui. Elle a tendance à s'ouvrir. Alors, pour les conserver, on pose un poids dessus, ça empêche qu'elle s'ouvre et qu'elle se déshydrate, parce qu'elle reste vivante tant qu'elle garde de l'eau à l'intérieur. Okay. Euh, pour vérifier si on peut la, la pincer, alors elle se referme naturellement, ou on les trempe dans l'eau et elle se referme. Si elle se referme pas, on les élimine. D'accord, ça c'est le bon secret. C'est comme l'huître. Si c'est si vivant, ah ouais. c'est bon. Si c'est mort, c'est mort. Voilà, donc en version Thaï, dans un bon curry euh, lait de coco. parlait d'herbe à la fin, que, oui. euh, à quoi on pensait Coriandre. Coriandre, basilic Thaï. Mmh, un peu de citronnelle aussi Et dedans Citronnelle, mais ça c'est dans le curry. Dans le curry même, oui. d'accord. Des branches en fait, qu'on qu casse avec le, le plat du couteau. Un peu de gingembre aussi peut-être Gingembre, beaucoup oui. de gingembre. Oui, en fait c'est la base de cette cuisine oui. Thaï, effectivement. Mais donc là vous pouvez vous amuser. J'agré. vous cuisinez, vous, la moule Non. Enfin, enfin, vous n'êtes que journaliste. Vous cuisinez quelque chose, cuisine rien. Ah. Juste, il y a une recette en parlant d'exotisme ouais. qui est assez intéressante que qu'on qu faisait un peu au restaurant qu'on avait piqué aux frère ah, euh, frères Boxy. Ah, ouais. les frères Boxy, ils sont oui. très. Et euh, qui faisait des, des moules avec du citron vert et du parmesan. Mon dieu. Oula mais comment ça Déjà, l'association moule. On ouvre le les moules au vin blanc et ouais. on rajoute un jus de, de citron vert ouais. et du parmesan en fin de cuisson. Et ça marche super bien. Comme quoi, il ne faut wow. pas toujours être assis sur ses dogs. Non, mais c'est ah. assez intéressant. Vous la déclinez comment, vous, la moule C'est quoi votre recette fétiche, Alors, Merlo ma, je, ma petite recette, bon, pff, elle n'a rien de fétiche, c'est que je remplace dans les spaghettis au vongolet, je remplace les, les, les, ah les, oui, les par des moules. Et alors, du coup, la boucho euh, c'est bien. Et euh, la, la règle, c'est toujours des spaghettis tellement al dente que tu te casses mmh. les dents dessus, bo, de l'eau de cuisson, beaucoup de persil, de l'ail, un tout petit peu de piment, et euh, moi, oh, il ne faut, faut rien d'autre. <rire> mais ça marche aussi avec les évidemment ça marche avec les provincialistes, puisque quand vous êtes mm. en Italie, vous, vous trouvez des moules, bien entendu, c'est des, des moules assez, euh, de taille assez importante et les spaghettis con c'est un classique napolitain au même titre que les vongolais. Donc euh, pour moi, ça reste, ça reste quelque chose de très agréable. Carlo nous envoyait un autre Carlo nous envoyait un message ce matin, Carlo il est allé en Espagne, euh, il a vu une association donc moules, de grosses moules espagnoles avec du chorizo. Ouais. Ça ah marche ouais. bien évidemment. Alors, ouais. hein, Alors ça peut se faire aussi avec les, euh, les moules de Zélande à condition de prendre des golden, enfin, mm -hmm. le, le calibre le ouais, plus gros. Quelque chose qui est très chouette à faire ouais. Et un peu technique, donc il faut ouvrir la moule à, à cru ouais. sans séparer les coquilles, on la farcit avec de la chair à saucisse cuite, wow, wow, wow, c'est wow, la spécialité wow. de Philippe Bien. Emmanuelis. Voilà. Ça. Oh. On la farcit, on la referme avec un petit bout de ficelle, on fait un petit noeud de cabestan wow. et on la met au four nœud de cabestan, Ouh. appelé également demi-clé à capler. Oui, alors... sinon vous faites un bête nœud que... <rire> Mais c'est vrai, un Alors votre moule est bien, bien épaisse alors. Vous la... Vraiment, vous la chargez de farce. Oui, oui, bien sûr. Wow. Mais sinon, euh, plus, plus simplement pour les paresseux et les maladroits, sur une plancha, vous faites ouvrir des moules et vous faites tomber des morceaux de chorizo. chorizo. Bien secouer l'affaire, c'est pas mal. C'est mais mais mix... moins, moins chic ouais. que ce que vient de... Le, le mixter terre-mer fonctionne très, très, très bien, ouais. bien. Je vous invite à goûter ça, Jacques Gré, parce que je sens que vous êtes en... Tu vas dans... te mettre à Oh, oui, en souffrance, là Je vais aller acheter les moules. Buvez votre vin de bioule, Jacques, ça va vous faire du bien. Une petite recette aussi de, de moule au four. Euh, je vois bien, une petite farce. Ah, euh, à l'escargot Oui, ça c'est bien, là au bord de la piscine. là où, on, on ouvre recoute. avant Oui, alors on les ouvre, et ouais. on ne les cuit pas trop, juste uh -huh. au point où on peut séparer les coquilles sans problème. Ouais. On enlève une des coquilles, celle où la moule n'est pas attachée. Ouais. On l'élimine et on pose euh, les coquilles, monocoquilles avec la moule sur un plat. Ouais. On le couvre de beurre d'escargot. De chapelure, et on le passe sous le grill. Et quand la première cuisson, elle se faisait en casserole Oui, on peut la faire à sec. Donc on fait, on fait, on fait une petite pré-cuisson, voilà. hop, et on, on fait, fait gratiner pour eux, pour les ouvrir. avec la chapelure pour que ça gratine. Ah, ouais. oh, et bon, beaucoup d'ail Ouais, c'est wow, bien. Wow, en fait. trop ouais. bon Bon, ben, avant de te quitter, Philippe, s'il y avait une recette absolument que vous voudriez nous, nous présenter, ce serait quoi Ce que j'adore, c'est les, les beignets. Les petits baignets ah oui. de boule. Ça, ah. c'est du travail. Il faut aussi les ouvrir, ouais. les décoquiller, et les passer. Dans Donc, la... elles sont crues là, à ce moment Non, même. non, elles sont cuites. On les ouvre. Elles sont à peine cuites. Donc, on... vous les faites cuire dans une comme dans casserole. Comme la recette précédente, comme les moules ouais. à l'escargot. Donc, ouais. on... on les fait, on les ouvre à la casserole. Ouais. On retire le coquillage. On le roule dans la farine, dans l'œuf battu et dans la chapelure. Et on la passe à la friteuse. Pané classiquement, pas de pâte à tête. C'est un, un peu de travail. travail. Ouais. Souvent, je ne le fais pas moi-même, mais je vais le manger chez mes collègues. <rire> Notamment, on peut en goûter au vismet, souvent. il Tom, vismet, oui. Tom ah, oui, ouais, ouais. à Bruxelles, bien sûr. Avec une petite sauce pimentée, c'est délicieux. Oh mon dieu, j'ai un grand malaise. <rire> au secours. En tous les cas, pour le plein de recettes, rendez-vous sur le site lapremière.be. On y a mis quelques-unes de vos spécialités. Philippe Emmanueli, qu'on retrouve bien entendu au Crab Club. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'un rôtis, euh, rôtissoir va bientôt... En préparation, euh, Quelques semaines et vous viendrez nous en parler tout prochainement. Vous imaginez un bon cochon braisé avec même quelques moules, Carlo. Ouais, c oh bien. là là c Mon c Dieu, mon proche. Dieu Encore, ça reste à inventer. Voilà. Voilà. J'agré, on vous retrouve évidemment. Vous question à la une pour la rentrée On n'est pas des pigeons peut-être oui, oui, si vous les voulez deux aussi. Oui. Bon, <rire> voilà. C'est une très vos, bonne édition. Est-ce enquêtes... <rire> que j'ai dit le contraire ben voilà. ben Donc Vous venez en septembre, ça oui. une bonne nouvelle, alors ben Oui, on n'est pas ouais. des pigeons. Fin août, ça revient déjà. Là-dessus, on va trinquer, les amis. On va s'ouvrir un petit peu de musique avec bas de Si. Et juste après... Philippe Limbourg, là, qui nous attend derrière la vitre avec, euh, avec l'eau à la bouche, certainement, et on ira se balader dans, dans nos Ardennes, l'Ardenne bucolique et ses jolies tables, juste après ceci, les amis. Les tables de l'été, Philippe Limbourg. Carlo. Oui, Sophie. De la mer à l'Ardenne, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ce matin. Avec Après la moule de Zélande, monsieur <rire> Philippe Limbourg. Avec son jambon d'Ardenne. Philippe Limbourg, des guides gomillo aujourd'hui, thème Bonjour. de votre table gourmande, de vos tables gourmandes, l'Ardenne bucolique. Et eh oui. Je vous emmène en balade, effectivement, J'adore. en Ardenne. Mmh. On prend sa petite voiture, on quitte Bruxelles, première étape. Bruxelles ou, ou autre. Ou autre. Hein, Parce qu'on ne vit oui, pas tout tous à, fait. à Bruxelles. Non, mais on on passe y faire la bise à Sophie Moon, c'est puis ça. on part euh, ouais, voilà. ouais. Mmh. sur la Mure, par exemple. Et donc, la Mure, on prend la vallée de la Meuse qui se termine euh, du côté de Dinan, et plus précisément à Falin, oui. euh, dans la vallée de la Molinier. C'est euh, beau, ça. Très joli, oui. Et l'ancienne gare de Falin, où vous pouvez aller faire une petite balade en pour euh, ouais. avec les enfants, sur l'ancien parcours de Sur du les train rails. Affaire. Oui, tout à fait. Eh bien, là, il y a l'artiste. L'artiste, c'est un restaurant qui est ouvert par un. Néerlandophone, un Flamand mm -hmm. qui est originaire d'Ostende et une nana de la région. nana de la région, on allait au camping Ostende et puis euh, ils ont commencé à fricoter. Ils allaient toujours boire un verre au café d'un artiste à Ostende et donc quand ils okay. ont ouvert le restaurant ici à Fallin, Eh bien, ils ont euh, appelé ça l'artiste. Mm -hmm. il, il travaille des viandes maturées. Il travaille avec un des spécialistes euh, du genre et euh, franchement, rien que pour ça, ça vaut la peine de s'arrêter là. Ça s'appelle l'artiste et euh, donc on est dans une gare de Fallin. On reprend la voiture après la petite balade brésilienne mm -hmm. et on on vers le sud, on arrive en province du Luxembourg, chez notre ami Maxime Collard, à la table de Maxime, ah, ou à sa brasserie, puisqu'il a ouvert une brasserie euh, il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle les terrasses de l'ours. Mmh. Et donc là, on peut effectivement profiter d'un cadre, d'une cuisine de haut vol ou d'une cuisine de brasserie bien faite. Et puis, vous avez les chambres qui vous permettent de dormir là avec une petite balade en forêt, pourquoi pas. Maxime Colin, qu'on a déjà reçu dans cette émission, un jeune chef plein de talent et plein de curiosité. C'est assez chouette. Et comme dirait les Bruxellois, c'est loin. C'est loin, on est en vacances, hein, Carlo Je vous amène encore plus loin. On continue à descendre après, jusqu'à la Grappe d'Or. Voilà, c'est ça, il va nous emmener en Gaume. Et là, on boit de bon vin à Tornier. Voilà, et puis... Microclimat, microclimat en plus, attention. C'est la Provence belle, avec les maisons en couleur ocre. Rien que pour le village, ça vaut le déplacement. Il y a le en plus la table et aussi même chose, deux tables vous avez la grappe d'or et puis pour un budget plus limité, ou bien pour après avoir passé la nuit à la Grappe d'Or, le lendemain, vous mangez à l'empreinte du temps, qui est sa petite table d'hôte en face, euh, où vous mangez à des prix euh, vraiment, vraiment très accessibles. Mais pour le coup, la Grappe d'Or, ça fait partie des beaux, beaux restaurants oui, oui, fait, euh, belges, sûr, avec ouais. euh, le chef qui fait partie du collectif Génération W, donc on fait. est là vraiment... Ah, ah, dans une des grandes tables. De voilà. Voilà. Mais, mais c'est vrai que si on part pas en vacances, qu'on n'a pas les budgets, pourquoi ne pas s'offrir un tout petit détour sur ouais, notre sol belge et s'offrir un petit, un petit Plaisir avec ses euh, grands chefs euh, gastronomiques et étoilés. Là. Il y a combien d'étoiles, lui Ah, oui, c'est pas de Ah, oui, Gomio. Il a combien, Regardez Il a combien. <rire> bah, je, peux, je peux vous dire, Sophie, qu'il a une étoile au guide rouge. Mais euh, notre ami. Il y avait notre... mis combien Il a 17 <rire> sur 20. Hein. Ah, oui, ah ouais. Ouais, non, voilà. Bah, vous êtes euh, aligné. Voilà. Voilà. voilà, la, la gaffe, c'est fait. Voilà. Vous reviendrez quand même la semaine prochaine Voilà, tout à fait. <rire> donc, oh, oh, je vais alors, pour me faire pardonner, je rappelle rendez-vous dans les guides Gomio pour euh, le plein de bonnes adresses. En Belgique, adresse de prestige, voire brasserie plus sympathique, plus accessible au commun des, des gourmands. Donc voilà, allez-y gaiement. Merci beaucoup, Philippe Limbourg. La semaine prochaine, une ira se balader du côté de Namur. Ça oui. vous va Voilà, Carlo. Semaine oui, prochaine, euh, on fera un peu d'Italie avec un grand chef, Monsieur Fulvio Pierangelini. Ah, ah, ah ça c'est un grand un... chef pas facile. Ah, mais non, non. Dieu sait s'il si est compétent. Et si mais est vous pouvez déjà formidable. nous envoyer vos questions sur. Des plats que vous aimez, ouais. des plats ne italiens. Ne pas me l'énerver. On va essayer de lui demander <rire> ses recettes et ses petits tours de, de main de, de très, très grands chefs, notamment les gamberos rosso. Ah C'est l'une oui. de ses spécialités avec oui. des pois chiches. Mmh. Ah voilà. Tout ça, ah. les amis, ce sera pour la semaine prochaine. Je rappelle que toutes les recettes de moules dont on a parlé aujourd'hui se retrouvent évidemment sur le site lapremière.be. Soyez gourmands, heureux et bonnes vacances à tous. Ciao, ciao, ciao. À samedi. Podcast La Première.